Bureau des passeports, bonjour. Martine Courbet à l'appareil. Bonjour, madame. Pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour obtenir un passeport? Il vous suffit de remplir un formulaire de demande et... Et comment pourrais-je me procurer ce formulaire? Vous pouvez le trouver dans les bureaux de poste, de douane et d'immigration, dans les cours de citoyenneté, dans les bureaux régionaux des passeports ou même dans les agences de voyage. Ah bon? Même dans les agences de voyage? Oui Vous devrez indiquer le nom d'un répondant selon les exigences mentionnées sur le formulaire. Je donnerai les noms de mon frère, tiens, il est avocat. Non, madame, le répondant ne peut pas être quelqu'un de votre parenté. Bon, c'est bon à savoir. Vous devrez aussi joindre deux photographies de vous-même, votre certificat de naissance ou de citoyenneté. Est-ce qu'il y a des frais Oui, le passeport coûte 85 dollars. Nous acceptons les chèques et les mandats postes. Merci Madame. À votre service.